Unité 1, leçon 2, exercice 1 Masculin, féminin, Distinguer. A. Aiko est japonaise B. Chang est chinois C. Leila est marocaine D. Pedro est espagnol E. Marco est italien. F. Dalia est brésilienne. G. Irena est russe. H. Peter est anglais.